Unité 5, bilan, exercice 4. Regardez la carte météo du 3 octobre. Écoutez ces questions. Répondez et précisez. A. Demain en Bretagne, il va faire beau? B. Et à Paris, il va faire soleil? C. Il va faire froid à Paris? D. On dit que dans le nord et dans l'est, à Strasbourg par exemple, il va pleuvoir. C'est vrai? E. On dit aussi qu'il va neiger en montagne. C'est vrai? F. Sur la côte d'Azur, il va faire chaud?